التمييز وقال uh, Ibn ابن اجرب رحمه الله التمييز هو الاسم المنصوب mansobu سي parmi منصوبات المفسر لمن ذهب من الزوات souvenez-vous qu'on a vu tout à l'heure le hal al-ism mansub comment on la on al-hal Wal Ismu al mansobu al liman bahama min al هو الاسم المنصوب المفسر لمن ذهب من الزواج نحو قولك تصبب زيد عرقا ها؟ وتفقا بكر شحما ها؟ وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجه وزيد اكرم منك ابا واجمل منك وجها Wola يكون, a i illa nakiratanu. يكون illa بعد tamami kalam. Atamiz, si on traduit un peu, le terme atamiz lui-même, c'est le discernement, la discrimination, le fait de dissocier quelque chose de, de donc de la distinguer. Ça c'est euh, sur le plan linguistique, hein. Tamiz, il signifie le fait de séparer une chose d'une autre, atamiz. On dit, l'enfant, il a atteint tamiz, sin tamiz. C'est-à-dire qu'il peut distinguer. Il peut distinguer entre les personnes. Il peut distinguer. C'est pourquoi, lorsque l'enfant, il a atteint l'âge de tamiz, il ne convient pas qu'il qu regarde aussi les femmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de ces dawat maharim, parce qu'il peut les décrire. Il devient comme un jnabi par rapport à, à ces femmes. C'est-à-dire, il peut les décrire à un autre, hein? Il ne s'agit pas, c'est-à-dire, de euh, traiter cette chose avec légèreté. Il s'agit, donc, un musulman, malheureusement, donc, parfois, donc, lorsque, donc, on reçoit, donc, des familles, etc., donc, on reçoit des enfants, de, donc, comme ça, qui ont atteint l'âge de ettenise, et on veut continuer à les traiter comme des enfants, qui avaient, par exemple, quatre ans, 5 ans, non Celui qui a 4 ans, 5 ans, c'est un enfant. Mais celui qui a 7 ans, 8 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, il est différent. Il peut décrire, il peut décrire beaucoup de choses. Hein? Il a atteint de Il a atteint de mise. Très bien. Euh, et sur le plan terminologique qui nous concerne, sur le plan donc, de la terminologie de la grammaire, Hein, de, de, sur le plan terminologique, donc, un euh, <coughs> euh, tamiz est de deux types tamiz au zad ou tamiz au nisba. Tamiz au zad, il y a un tamiz qu'on appelle tamiz au zad et un tamiz qu'on appelle tamiz al nisba ou tamiz al jumla. Tamiz al zad, on l'appelle tamiz al mufra. Tamiz Al Nisba, tamiz Al Jumla Le premier tamiz Al Zez Lève l'ambiguïté relative A tel dêtre, a tel être A tell entity, a telle personne Il vient après Les nombres et autres Il peut venir Après les nombres ou autres Tel que par exemple Ishteraytu Isna achara gulaman Ou ishteraytu Isna achara hisanan J'ai acheté 12 serviteurs ou 12 euh, chevaux. D'accord La confusion est levée par Atteniz. Lorsqu'on a dit Roulaemen, ou bien lorsqu'on a dit Hissanen, la confusion, ou bien l'ambiguïté qui, qui plante sur cette dette. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a acheté. Mm. Ishrina, s'il s'est arrêté sur cela, on ne va pas savoir. Hein? On ne va pas savoir. Ishrina, mais lorsqu'il a dit Roulaemen, Ou bien lorsqu'il a dit حسناً on a su donc ça c'est euh, un tamiz le deuxième qui est tamiz un nisba illève l'ambiguïté qui se trouvait dans une phrase précédente exemple تسبب زيدون تسبب مادون تسبب عرقان تسبب زيدون عرقان زيد tuait Il y avait quelque chose qui transpirait de Zayd, mais est-ce que c'était parce qu'il avait pris une douche hein? Il y avait quelque chose qui, qui était en train de, donc de couler de Zayd de son visage ou bien de, ses, de sa chevelure, mais est-ce que c'était donc parce qu'il avait pris une douche ou parce qu'il vient de se baigner ou bien donc euh, euh, quoi hein? Mais lorsqu'on a dit c'est à dire qu'il était en train de suer c'est à dire qu'il était en train de suer donc là vous distinguez qu'il y a une différence entre ces deux hal lorsqu'on a dit arakan c'est pas comme tout à l'heure lorsqu'on a dit c'est à dire c'est une c'est euh, donc une dette on a signifié une dette alors que c'est mise un nisba C'est-à-dire, il nous a décrit quelque chose, c'est-à-dire pour nous dire pour la même personne, est-ce qu est est que c'était de l'eau, ou bien est-ce que c'était de la sueur, hein, ou bien est-ce que c'était autre chose. Et on va continuer par les exemples, et ça va s'éclaircir davantage, lorsqu'on va dire, par exemple, voilà, voilà, euh, Voilà donc euh, ça c'est juste donc euh, l'analyse que l'on peut appliquer à gulaman ici gulaman tenyij al-mufrad mubin lil-ibham alladhi fi dhati 20 Naa israytu 20 20 ماذا ها 20, ah, 20 gulaman ou 20 hissanen ah? 20 gulaman ou 20 hissanen d'accord euh, Lorsque on a dit zaidun akramu minka a منك minka mada? منك kramu minka تمييز tamiz, tamiz jumla hada, jumla, a minka, tamiz jumla mubayynun liibhami niswati l-akramiyya, l-karam, c'est l-akramiyya k'on va maintenant nuancer, minni fi mada? A par exemple, d'accord? Peut-être que lui, il, il a une descendance qui vient donc, de, donc du, du prophète, par exemple. Hein, ou bien d'une famille euh, connue, donc euh, de Quraysh, par exemple. Hein. Très bien. Euh, parce que donc, euh, parmi les critères que le prophète, il a donné, il a donné si par exemple, les gouverneurs, hein, on doit donc distinguer entre euh, donc lequel est le meilleur hein? donc il y a un certain nombre de critères mais s'ils vont être équivalents on peut voir est-ce qu'il a aussi une nisba à, à, à, à la tribu de Quraysh la nisba à la tribu de Quraysh c'est une... donc le prophète il a considéré que c'est un critère hein? que c'est un critère hein? Al alors, donc c'est un critère hein? très bien akramu minka aban eban temiz, jumla, mu biein li ibhaam, nisbet زيد ile منصوب. On a dit, la parole du poète, il y a une parole d'un certain poète, lorsqu'il a dit, raيتك لما Sadad, to jest w tym sensu, który jest w tym sensu. W tym sensu, El tym sensu, w Qui est w tym sensu, w tym sensu, w tym sensu, w tym sensu, w tym sensu, w tym Donc ça, ça doit être donc euh, euh, qu'il va préciser, c'est-à-dire euh, qu'il soit nakira et qu'il est nakira. elle ici est amenée juste pour la nécessité poétique. elle mise vient après l'achèvement de la parole, c'est-à-dire quand elle fait, elle prend son fil. Il vient quand la phrase elle, elle se termine. D'accord? Et quand euh, le Fa'il prend son Fa'il, et quand le Moubseida prend, euh, prend son Khabar, il vient préciser et distinguer. D'accord Donc, ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire, essentiel dans la phrase. C'est quelque chose qui va venir clarifier un aspect sur la phrase. Hein? Clarifier euh, quelque chose euh, donc, euh, dans, dans la phrase. Moi, donc, euh, il reste un exemple à étudier. Je ne sais pas si... Euh, vraiment cela relève de cet aspect lorsque le prophète il n'a pas donné un temise dans sa parole lorsqu'il a dit euh, a an ar ar min an lorsque ce arbaïn il n'a pas donné un temise à ce arbaïn est-ce que c'est donc euh, Dakiqa, a o arba'ina yawman, a o amen. Le prophète, a o salam, lorsqu'il a écrit cela, il a dit qu'il ne s'agit pas de passer devant le prieur, hein, même si on va s'arrêter 40. Mais il n'a pas précisé ce 40. Est-ce que c'est 40 jours, ou 40 prières, ou quoi, hein, n'a pas précisé. Et ça, c'est un ibhem qui est voulu. C'est un ibhem pour montrer la gravité de cet axe que de passer devant quelqu'un qui est en train de se diriger à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malheureusement, donc, il y a des gens qui parfois sont précipités. Ils veulent vite sortir pour euh, peut-être regarder des marches ou pour, euh, hein, pour aller donc, euh, pour quelque chose qui n'est pas d'importance. Non, il s'agit de respecter cela. Il s'agit de respecter cela. Il s'agit de respecter cela, sauf, euh, par exemple, si quelqu'un a euh, une urgence vraiment, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas retenir euh, l'urine, par exemple. Hein. Donc là, donc celui-là, euh, et que l'homme, il était en train de prier devant la porte, par exemple, il n'a pas d'autre solution. Donc là, hein, il faut faire attention à cette chose, parce que les gens, il y a des gens qui... Et le problème, que j'en ai parlé une fois, Ces gens qui ont fait entrer dans les mosquées ces morceaux de bois. les morceaux de bois, on va voir qu'il y a beaucoup de meufs Ces morceaux de bois que les gens ils ont fait entrer dans les mosquées. Hein? Ça c'est une bida Parce que le prophète. Pourquoi c'est une bida Parce que le prophète pouvait faire cette chose, il ne l'a pas faite. Les viennent viennent guider pouvaient faire cette chose, ils ne l'ont pas faite. Quelqu'un, il vient, donc tout récemment, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire On va tailler des morceaux de bois et on va les mettre dans les mosquées. Et lorsque quelqu'un est en train de, de terminer sa prière, on va mettre devant lui cette chose. Hein? Mais est-ce que le prophète ne savait pas cette chose hein? Plus, plus grave que cela, est-ce que Allah ne savait pas que cette chose allait venir dans notre époque hein? que de pouvoir euh, poser ces morceaux de bois donc là, ça c'est une innovation ça c'est une innovation et parmi les choses que j'ai remarqué c'est que le retardataire, celui qui rentre dans la mosquée il prend un morceau de bois il va le mettre devant soi et lorsqu'il veut terminer sa prière il va faire ce geste hein? de sa'adil le morceau de bois il va donc euh, l'ajuster ça dit haraka Il va, il va avoir un mouvement dans la prière parce que les mouvements que l'on fait dans la prière c'est pour une nécessité alors que cela n'est pas nécessaire les gens ils ont prié pendant des siècles sans, sans faire cela pourquoi nous à notre époque on va faire cela les siècles précédents hein? celui qui a Fait entrer cela. Ils devaient penser à ah, ces siècles précédents. Les gens, ils ont toujours prié comme ça. Pourquoi toi, tu, tu vas venir entre, faire entrer ces morceaux de bois hein Ça, c'est. Euh, le musulman doit s'écarter des innovations. Il doit faire attention aux innovations. Allah, subhanahu wa ta'ala, يعني y a une. Il y a une. Il y a une. Il y a une. O an sutahar buyutlah azawajal min hadi l'ashia. Comme m'avait dit Sheikh L'Abbad, haftaullah s'alil a peut-être qu'un jour les gens, donc s'ils vont, peut-être il y a un conflit au sein de la mosquée, ils vont utiliser ces morceaux de bois. Alors que s'il n'y avait pas ces morceaux de bois, au moins les dégâts seraient minimes. Hein, seraient minimes. J'ai entendu dernièrement que, donc, des gens, ils se sont bagarré dans, dans, dans, dans un autre contexte et que l'un a frappé l'autre par euh, une pierre les pierres que l'on fait rentrer dans la mosquée pour un <rire> moi j'ai comparé cette parole à, à celle de Sir Lab et j'ai dit que là ces mor morceaux de pierre aussi n'ont pas d'utilité tse on le fait tort, de, sinon on, on fait entrer donc, euh, donc du sable on fait entrer de l'argile dans la mosquée, non pas des pierres. Des pierres, c'est grave, c'est dangereux. C'est quelqu'un qui mange avec des monstres de pierre dans son sac. Allahumma s'arrête. Ça, c'est ton appât. Ça, c'est t'es quel l'eau. Oui, ça, c'est t'es quel Ça, c'est le relou. Ça, c'est de là que vient le fanatisme. C'est de là, Wallah. Et les gens de science, lorsqu'ils parlent de du fanatisme, etc., ça vient petit à petit comme ça. Tu, tu vas euh, euh, frapper sur la terre avant de rentrer dans la mosquée hein? ou bien sur les murs hein? sur le mur lorsque tu es rentré tu, tu frappes sur le mur et ça y est tu fais les, les euh, subhanallah très bien donc rappelez-vous un peu de ces exemples de, de tamiz hein, de tamiz. Euh, donc, euh, très bien więc co qu ce qu'on a dit Donc, euh, parmi przykładów, exemples że a jest To akramu, jest Euh... Elle...